Évine. <rire> je m'attendais pas. C'est maintenant. Salut. Euh, salut Léna. Salut Pierrot, comment vas-tu Super pour cette je... émission 189. Oui, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Bien sûr, c'est toujours <rire> un plaisir le vendredi à Cher 15h. <rire> Chercher un truc à dire. On ah, sait pas quoi trop hein. Non ah, non, ah, à chaque fois Mais en ça... fait j'ai le générique, j'écoutais pas et d'un seul coup tu as dit bonjour bonjour et je je fais waouh, qu'est-ce qui se passe Ça le y est, c'est l'heure. On se mettre dedans. Le mec est quoi Le mec est ouf Le mec est On ouf. casse les codes Ah moi aussi je vais les casser, c'est dans mon intro Et eh ben on va manger de la pop à toutes les sauces dans cette émission de ah, mon bah, côté Ah c'est super On va faire de la pop expérimentale euh, et complexe du côté de Manchester euh, On va écouter de la synthétique pop du non. côté de Paris De la pop un peu jazzy et euh, décomplexée moi ouais, je l'ai déjà dit décomplexée Non, non. c'était complexe tout à l'heure Décomplexée ouais. de Bruxelles Et entre temps, on ira vers de la Soul, de la Néo Soul et également de Expérimental Nouveau Zélandais avec une donc guitare. 5 5 artistes 5 si on a le temps, sinon ça sera la semaine prochaine comme dame. Ok, alors bah moi pour ma part, je fais un focus sur quatre groupes et donc quatre albums que j'ai vraiment apprécié écouter au cours de ces deux dernières semaines. Ce qui veut dire en gros que je vais vous passer plusieurs extraits par album. Grosso modo, c'est ça. Parce que sinon, ça change pas d'habitude. Toujours quatre ou cinq euh, groupes qu'on présente à chaque fois. Donc, le premier, c'est un groupe français, euh, français, pardon, lyonnais plus exactement, qui twiste les codes. Tu vois, tu parlais de codes. bah voilà. Qui twiste les codes des groupes de girl pop des années 60. Et euh, donc là aussi, c'est de la pop. Euh, le deuxième, c'est le projet Lo Los, An Los Angelesois. Voilà. Bon, D'un des membres du, de Public Eye. Et ça s'inscrit vraiment dans la pure tradition punk. Très très bon album. Le troisième, c'est un groupe grec de Nana. Euh, on sera on est plutôt tourné sur la New Wave, euh, même s'il y a un côté gros côté post-punk, euh, à rapprocher du groupe UKES que j'avais déjà passé dans l'émission S, groupe ouais. Nana aussi. Et euh, pour mon dernier groupe, direction Philadelphie avec un trio de psychopop, Euh, voilà, alors pas de pop psyché, mais de psychopop. Je t'en dis pas plus, tu verras, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais euh, passons à euh, ton premier morceau. Et eh ben on commence par euh, Virginia Wing, c'est un trio basé à Manchester qui avait euh, été assez connu en 2018 avec leur album Extactic Arrow, qui était euh, sur une dream pop psychédélique. Que tu avais déjà peut-être passé, non Je sais plus, Ça je sais que je à l'époque je l'avais vu dans pas mal de tops, mais j'avais pas... Je, je pense je que avais avais pas, pas pas accroché, ouais, je n'avais pas accroché, je n'étais pas rentré, parce que c'est un album, Virginia wing c'est même un groupe, oui. c'est assez complexe, c'est ce que je disais, euh, leur pop, euh, et c'est encore le cas avec euh, cet album Private Life qui vient de sortir chez Fire Records, ça reste encore compliqué à écouter, c'est différent, euh, différentes ambiances, quoi c'est bizarre, tu sais pas un si tu ou si au début, ouais. et là sur ce nouvel album ils font un virage expérimental, où ils, euh, ils arpentent des chemins plus synthétique pop, R&B, Parfois, tu te dis, ouais c'est dur à écouter. Puis, parfois, tu retrouves ce côté pop euh, de leur musique. Donc, c'est ça qui est un... okay. intéressant et audacieux. <rire> euh, sur certains morceaux ils sont accompagnés de saxophones. Donc, il y a un côté jazz même qui arrive. Et parfois, il y a une quantité de tambours qu'elle a Donc, voilà. Qu'est-ce qu qu'il faut dire Il faut écouter. ouais voilà. Pour se faire son avis, il faut écouter de toute façon. Un, il n'y a que ceux qui savent pas qu'ils donnent leur avis. Non Pfft. Voilà, ah. donc on va écouter ah. le morceau Saint-Francis-Fontaine de Virginia Wing. I knew. C'était euh, Saint Francis Fountaine. Ouais, je vois le côté un peu euh, difficile à décrire et peut-être un peu difficile à aborder dans le sens où il y a un côté... Euh... Euh, à écouter, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, bah... Je, je t'avoue que j'ai envie de d'écouter un peu plus l'album pour savoir si je j'aime totalement ou pas. mais oui. Je comprends. On enchaîne avec Gloria, qui est un groupe originaire de Lyon et qui est mené par un trio de chanteuses épaulé ou guidées euh, par le compositeur, guitariste et producteur Kid Victrola. Alors, elles ont sorti leur premier album en 2016, euh, suivi d'un EP en 2018. Et depuis, et comme toujours, comme depuis 2016, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles t'emmènent un peu redécouvrir ce qu'est euh, euh, la girl pop des années 60. Ouais. Euh, tout en passant du folk au garage, de la motone au rock indé, euh, rock indé plutôt années 90, le tout à coup d'harmonie vocale, de fuzz et euh, d'une production ma foi aux petits oignons, c'est pas mal, ça mélange un peu tout ça et euh, c'est extrêmement bien fait. Elles ont sorti leur deuxième album en mars 2021 sur les labels All In, Banana, Outre et Disque et le Pop Club Record. Euh, L'album s'appelle Sabat Matters et grosso modo, c'est un disque qui prône l'amour de son prochain. Voilà, euh, par tous les moyens euh, que Mère Nature euh, a mis à notre disposition. C'est bien, on en a besoin en ce moment. Voilà, donc le morceau qu'on va écouter s'appelle également Sabat Matters. Si on a le temps, en fin d'émission, on écoutera peut-être un autre morceau, je ne sais pas. Mais tout de suite, c'est Gloria, Sabat Matters. Sabat ma quoi Matters Elle ah, voit avec le son, hein. C'est mieux, Léna. Ah là là... Je n'en peux plus de moi. Ah C'était Gloria avec Sabat Matters, euh, extrait de leur album euh, éponyme, leur deuxième album qui est sorti là au euh, mois de mars, je crois. Il y a même un petit côté cinématographique euh, sur ce morceau-là, plus particulièrement qui fait un peu western dans l'orchestration avec les chœurs euh, derrière. Pas faux, pas faux, même si euh, la pochette d'album fait un peu euh, Bollywood. Oui, oui, oui ça n'a rien à voir, ouais effectivement. Ouais. Mais non mais là, c'est sur ce morceau-là, pas, pas sur l'album, quoi. Non, non mais on a envie de voir la suite Puis de euh, toute façon le label que tu t'évoquais Les trois Banana, Olin Oline Banana, Outredi C'est des labels qu'on aime bien euh, voir venir Très revenir. bon label René en tout cas Exactement Et le Pop Club Records Alors ça que je connais moins euh, On va rester chez des français euh, Un français surtout C'est le, le groupe Rouge Gorge On va écouter un extrait euh, de l'album euh, Son dernier album qui est sorti je crois Qui s'appelle René Chez Atipil Diffusion et Doki Doki Et bah, il fait de la synthétique pop minimaliste, plutôt mélancolique et bien évidemment chantée en français. Donc là, on va entendre une chanson de 6 minutes où le refrain se répète plusieurs fois. La chanson s'appelle Un jour plus vieux et qui, euh, de ma foi, est de bonne facture. Et juste après, on enchaînera avec colvert <rire> Ah la tueuse, ah, The Birds après. <rire> erezistek loter Huzta Enfin, ça finit par une voix d'enfant, son enfant, on ne sait pas. Ou c'est lui quand il était petit, puisqu'on a l'impression, la maman, comment elle parle, on dirait quand même que c'est plutôt euh, dans les années euh, euh, 80, 70, <rire> quelque chose comme ça, 90. c'est pas les années 30, c'est vrai que ce pas les RTBF. Euh. Alors bonjour, euh... qu'est-ce que c'est C'est le magnétophone euh, Non, mais je pense que du coup, c'est euh, un enregistrement peut-être de lui. C'est vieux, c'est une archive. Peut-être, son enfant, on ne pas. On sait pas, c'est très bien. Alors c'était Rouge Gorge, et avec le morceau Un Jour Pluvieux, euh, ça me parle beaucoup, à la sortie de l'été, puisque pff, je suis né en juillet, le 30 juillet, envoyez vos dons, n'hésitez pas. <rire> euh, on continue sur notre lancée avec le projet solo de Nick Vicario, que du des membres des groupes Public Eye et Crisis pour le dire avec l'accent. Alors, lui, il est basé à Los Angeles et à la base, ces 11 morceaux-là étaient sortis en 2020 sur deux cassettes qui ont été rapidement épuisées. Alors, elles ont été remasterisées depuis et pressées sur vinyle par les labels Philit et euh, Drunken Sailor euh, en Angleterre. Philit, ouais. c'est aux états unis je pense. Euh, alors là, on est plutôt sur du punk met du punk dans toute sa splendeur, c'est-à-dire nerveux, précis et efficace. Nerveux. Nerveux. Moi, je recommande fortement l'écoute de cet album intitulé tout simplement LP. Euh, J'ai eu énormément de mal à faire mon choix euh, et d'ailleurs, il est toujours pas... Euh... Tu, tu, tu conseilles cet album après une journée de merde Ah, je le conseille tout le temps Tout le temps, tout le temps. Euh, ouais ou alors après une journée de merde mais en fait juste il s'écoute super bien quoi. Ah d'accord. OK. Il s'écoute vraiment bien. Et euh, même si c'est du punk, même si ouais bon après je vous le conseille pas si vous aimez pas le punk hein, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si vous aimez pas les salsifis, n'en mangez mais pas. je vous, vous le conseille en début de soirée comme en fin de soirée par exemple, je vous le conseille l'après-midi comme le matin pour aller au boulot. Je vous le conseille à tout moment de la journée. OK, à 3h du, mat. du matin. À 13h du matin. à 15h. Comme à 15h. 15 Peu importe. Euh, du coup, le premier morceau, je pense que ce qu'on va passer, bah, ça va être Violent Game, on va voir après si je passe euh, un autre morceau, voilà, Violent Game de Smurk. Donc vous venez d'entendre Violon Game de Smurk et là on va enchaîner avec le morceau Eyes Conversing. des smirk smirk c'était pas mal. Et alors pour la petite anecdote, je crois qu'il a enregistré tout sur bande 12 côtés qui est même si ça a été remasterisé et pressé en vinyle euh, et numérisé aussi. Tu gardes quand même le côté analogique puisque tu entends par moments sur certains morceaux le petit crépitement d'une bande abîmée. Ah, très intéressant. Mais oui. Oui. Et eh ben euh, je pense qu'on va rester euh, côté un peu analogique. Ça plairait à l'artiste suivant à Neil Francis. Neil, le morceau répertoire. Bien Neil. <rire> euh Neil Francis qui c'est alors c'est un, un gars de Chicago yes. qui pendant une partie de sa vie, il a il a, il a pris de la drogue, l'alcool, il était bien addict. Yes indeed. Et, et à partir de 30 ans, il ça il a arrêté. Ah oui, d'accord. Il a arrêté de son, son passé autodestructeur, il est redevenu sobre. Et et donc, il a sorti un album un album qui s'appelle Kenjis. Ah. Euh, album sorti <rire> Changes, un peu comme ah, oui. un, un album de David Bowie ou une chanson de David Bowie. Euh Changes, sorti chez Colmaine Records, album euh, label plutôt soul. Pas exactement chez Colmaine Records, je, je me trompe, sous la sous label. Ah oui. Karma Chief Records. Euh, et donc qu'est-ce qui nous fait c'est euh, un album bah qui est imprégné par le rythme de la Nouvelle-Orléans le blues de Chicago, ça tombe bien, il est Chicago et le label aussi, il est Chicago. Euh, le rock and roll du début des années 70. Donc ce qui nous fait un album néo funk, néo soul euh, avec des influences au niveau vocal de Allen Toussaint ou encore Leon Russell, la partie rythmique The Meters, ou plutôt funk et encore Dr. Jones, la partie rock and roll des Rolling Stones et à la fin, il y a le la musique croûte de The Band. Voilà. D'accord. Donc c'est un album très connoté 70 mais de qualité, tu as travaillé, on l'aura compris. Et donc moi je vous propose d'écouter le morceau These Hard the Days de Neil Francis et euh L'homme qui n'avait pas de nom de famille boom, boom, boom, boom. <rire> Ça fait deux fois Ouais deux fois Ce morceau nous joue des tours Oh là là on s'est fait avoir euh, Voilà Neil Francis Album Changes euh, A la base pour tout vous dire Pour être honnête Je pensais que c'était une réédition D'un d'un artiste des années 70 Puisque Colmine c'est plutôt de la réédition Soul Et euh, on prépare l'émission, j'étais surpris que c'était un artiste contemporain Contemporain Qui se drogue, ça j'étais surpris aussi, qui boive, j'étais surpris <rire> aussi euh, Bah là on va faire un bon gros demi-tour frein à main euh, <rire> Clairement, hein, niveau musique, parce que c'est absolument à l'opposé euh, Là où je vous emmène euh, Donc on va faire un petit point mythologie, mon petit Pierrot J'adore ça Alors Écate, dans la mythologie grecque, Écate, pardon C'est l'une des trois déesses de la Lune je allez savais Ouais, aux côtés de Sélénée et Artemis, on est d'accord, Pierrot On est d'accord. On est elle, elle représente la nouvelle lune, qui symbolise à la fois la mort, la mort de l'ancienne lune, et la renaissance, la renaissance, le renouveau de la nouvelle lune. Alors, elle a un double rôle, elle est à la fois protectrice de la jeunesse et des femmes enceintes, mais également déesse de l'ombre, des morts et des carrefours. Alors, pas des carrefours contacts, bien sûr, euh, parce que en fait, carrefour, pourquoi Elle relie les enfers, la terre et le ciel, et elle y conduit les âmes, enfin, elle les guide à travers tous ça. Donc pas forcément aux enfers, mais en tout cas, elle les guide à travers, euh, voilà. Alors pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi Léna bah Parce que Ekaté, c'est le nom qu'on choisit de prendre quatre femmes. Quatre femmes dont les chemins très différents ont tous convergé au printemps 2018, au grand carrefour de la nuit éternelle d'Athènes. Po, po, po. C'est pas de moi, mais bon, c'est pas grave. Mic drop Alors euh, on est plutôt sur euh, de la new, new wave, enfin du post-punk mais plus côté new wave niveau référence, euh, tu as une base euh, qui est bien bien lourde et bien mélodique, bon la batterie comme toujours mais là c'est une vraie batterie c'est pas une batterie à rythme et les synthés qui ont un côté plus électrique que électronique. je sais pas si c'est clair tu vas le comprendre en écoutant oui. Euh, au niveau des voix aussi ça se compte pas mal en rythme et en rage euh, des textes qui, euh, dont on sent en fait la mélancolie et euh, l'anxiété euh, à défaut de les comprendre parce que oui elle chante en grec et euh, non il y a peut-être un morceau en anglais enfin bon bref Euh, le tout dans une atmosphère assez cérémonielle qui rappelle encore une fois le côté un peu ds mythe et compagnie. Donc le elles ont pas, franchement, euh, je crois que c'est pas très très connu. Le, leur premier album est sorti euh, en 2020 sur le label La vida es un mousse. Peut-être euh, qu'ils vont faire un concert sur l'acropole. Peut-être. Alors La vida es un mousse, c'est pas du tout un label espagnol comme on, comme on pourrait penser, c'est un label londonien. Euh, L'album s'appelle Day of Wrath, donc les jours de Wrath. La colère, je ne sais pas, la rage. Ça a rapproché, comme je te disais en introduction, du groupe ES. Donc le morceau qu'on va écouter, il s'appelle Compulsion. Alors il s'appelle pas vraiment Compulsion, c'est le titre, la traduction française, parce que je suis incapable de prononcer et de lire le grec. Mais du coup, le premier, ce sera Compulsion. Et après, on passera peut-être à un autre morceau qui s'appelle Syndrome maudit. Oh là là, écâté C'était EKT, donc le premier morceau qu'on a passé s'appelle Compulsion euh, Et le deuxième s'appelle Syndrome Maudit ou Maudit Syndrome, je sais pas, c'est une traduction euh, Voilà, moi je vous conseille énormément euh, l'écoute de leur premier album là qui est sorti l'année dernière Qui s'appelle Days of Wrath Ouais, super bien prononcé Ouais, Evkaristo, EKT euh, Ouais non franchement trop trop, trop vraiment même, trop bien Tu n'as même pas noté si. mon grec, Evkaristo Evkaristo Evkaristo qui veut dire merci Ah d'accord, très bien Ah ouais Et donc ça t'a plu C'était très bien. Ouais, on salue la Grecque, ouais. la Grèce, Kalimera, Kalimera <rire> Lena, t'arrête hein. C'est bon, on rigole. C'est Et on va à Bruxelles. OK Ça va pas là. Oh là là. On va on va on va écouter un groupe qui a un peu un nom euh, que les euh, chanteurs de reggae pourraient aimer. Je sais pas ça s'appelle Bombastaz. <rire> <rire> Bombastaz. Qui que ce sera si Bombastaz. Euh, groupe de Bruxelles qui nous fait une pop décomplexée comme je l'évoquais en tout début euh, pop brillante qui va aussi s'allier avec leur côté jazzman puisque en fait c'est des musiciens plutôt jazz à la base euh, qui sont fans d'herby en coque, mais aussi fans de Fleetwood Mac et de la musique club ah oui, d'accord bon bah c'est un beau mélange ce qui fait que leur album Olympic of Love part un peu dans tous ces styles mélange tous ces styles et euh, le, le morceau qu'on va écouter qui s'appelle High Heels Eh ben, il a un côté un peu club, tu vois, il fait il fait danser, tu vois, il y a les, les claviers, tu vois, dès le début tu vois l'entournous sont là. là je sais plus comment le faire. Je <rire> suis pas musicien, désolé. Je suis pas juste des groupes. Et je suis pas brutiste non plus. Je suis pas brutiste non plus et je suis pas un abrutiste <rire> Qu'est-ce qu'on rigole, désolé, les Belges on est un peu bêtes. Euh, nous lillois, amiénois. Ouais, ouais, les deux. Donc voilà, Bombastase euh album qui est sorti cette année chez Cloudshaper. Ce n'est pas un album de ne ah comment il s'appelle na na Naughty, bombastique. Et donc on va écouter le morceau euh, High Heels et euh, peut-être qu'on va enchaîner tout de suite après un, avec un autre morceau 2 qui est dans un style complètement différent, qui a un côté un peu de The Go Between, quoi ça tape, Allez. bombastase. avec le morceau Olympics of Love. Et je voulais dire Shaggy, pas Naughty. games serious teammate, rival we me finance Final. feeling meet. bodies, bodies. bodies. bodies. Ten hobbies being Bombastaz et euh, on écoutait deux extraits de leur album Olympic of Love. On enchaîne avec le dernier morceau de l'émission avec le groupe Spirit of the Beehive qui est un trio psychopop de Philadelphie Ils ont sorti leur quatrième album le 9 avril dernier, ça s'appelle Entertainment Death euh, C'est sorti sur le label Saddle Creek C'est un album au style fracturé Là je vous passe les un morceau qui est un de plus accessible Si ça vous intéresse, allez écouter euh, Le reste, donc le morceau en question s'appelle The Server is Immersed et c'est The Spirit of the Beehive été Spirit of the Beehive pour terminer cette émission 189 de Goodbye Kevin 89 et bah oui oui on a même le... pas réagi non non bah c'est pas 86 89 c'est les meilleurs on vous dit à la semaine prochaine et euh, bon week-end surtout sur Radio Campus Lille